Unité 3, leçon 4, exercice 2. Écoutez, barrez le E non prononcé. A. Je regarde le document. B. Elle s'appelle Catherine. C. Elle demande une adresse électronique. D. Je complète la réponse. Elle me remercie.